vous avec le français Paris, street voilà, france voilà, on peut vivre heureux et bien unis nous sommes seuls ici bas on s'en a perçoit pas on se rapproche un peu plus et voilà tant que tu m'aimes bien je n'ai besoin de rien de ta maman. le rendez-vous avec le français qui misevien des jours heureux où nous étions amis En ce temps là la vie était plus belle le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Le rendez-vous avec le français france bonjour chers auditeursdra bonjour chers auditeurs permettez- moi de me présenter pas permettez moi de me présenter je m'appelle catherine mais à vouse je m'appelle catherine je suis votre guide et interprète Я ваш гид и переводчик. Je suis votre guide et interprète. Je vais vous guider à travers les récits et les contes, les poésies et les fables, les proverbes et les comptines, les devinettes et les dictons. Я поведу вас через рассказы и сказки, стихи и басни, пословицы и считалки.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 Вот две очаровательные девочки. Voici deux charmantes fillettes. Dites s'il vous plaît, comment вы vous, vous appelez? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Dites s'il vous plaît, comment vous vous appelez? Je m'appelle Nicole. Меня зовут Николь. Je m'appelle Nicole. J'apprends le français à l'école. Я учу французский язык в школе. J'apprends le français à l'école. Je m'appelle Denise. Mon nom est Denise. Je m'appelle Denise. Moi aussi, j'apprends le français à l'école. J'adore le français à l'école. Moi aussi, j'apprends le français à l'école. Chers éditeurs, nous vous invitons à nos rendez-vous avec la langue française. Désormais radio-écouteurs, nous vous invitons à la rencontre avec le à propos, quel jour sommes-nous aujourd'hui Кстати, какой сегодня день? А propos, quel jour sommes-nous aujourd'hui? C'est jeudi aujourd'hui. Сегодня четверг. C'est jeudi aujourd'hui. Donc jeudi prochain nous aurons notre rendez-vous suivant. Итак, ближайший четверг у нас будет следующая встреча. Donc jeudi prochain nous aurons notre rendez-vous suivant. Nicole, Denise. Et quel jour de la semaine avez-vous vos leçons de français à l'école? Nicole, Denise, pourquoi vous avez-vous le français à l'école? Nicole, Denise, et quel jour de la semaine avez-vous vos leçons de français à l'école? Moi, j'aimais leçons de français à l'école le lundi, le mercredi et le vendredi. Au moins, j'ai le français à l'école au ponédien, au soir et Moi, j'aime les leçons de français à l'école le lundi, le mercredi et le vendredi. Et moi, j'aime les leçons de français le mardi, le jeudi et le samedi. En mon école de français, je vais vous dire qu'il et moi, j'aime les leçons de français le mardi, le jeudi et le samedi. Et que faites-vous le dimanche «A что вы делаете по воскресеньям? «Et que faites-vous le dimanche?» «Le dimanche, nous nous reposons. «По воскресеньям, мы отдыхаем. «Le dimanche, nous, nous reposons. «Comment vous reposez-vous d'habitude? «Как vous обычно отдыхаете? «Comment vous reposez-vous d'habitude? «En hiver, je fais du ski. «Zimou, y'a kataïs na léjah. «En hiver, je fais du ski. «Et moi, je patine. » Et moi, je patine Je vais au cinéma. Je vais au cinéma. Et moi, je préfère le théâtre. Et moi, je préfère le théâtre. J'aime beaucoup lire des livres intéressants. Je suis très aimé lire des livres intéressants. J'aime beaucoup lire des livres intéressants. Moi aussi, j'aime beaucoup lire, surtout des contes. Ya toje lyublyu chitat', osobenno skazki. Moi aussi, j'aime beaucoup lire surtout des contes. Savez-vous le conte Le vieux et le renard? Znayete vy skazku Starik i Lisitsa? Savez-vous le conte Le vieux et le renard? Oui, nous le savons bien et nous l'aimons beaucoup. Да, мы её знаем и очень любим. Oui, nous la savons bien et nous l'aimons beaucoup. Voulez-vous la raconter à nos auditeurs? Хотите рассказать её нашим радиослушателям? Voulez-vous la raconter à nos auditeurs? Avec plaisir. С удовольствием. Avec plaisir. Alors commençons. Ну тогда начнём. Alors commençons. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme. Однажды жили добыли старик со старухой. Et le tien fois un vieil homme et une vieille femme. Le vieux a dit un jour à la vieille. Старик однажды сказал старухе. Le vieux a dit un jour à la vieille. La vieille, je veux atteler le traîneau pour aller chercher du poisson. Старуха, я сейчас залажу сани, чтобы поехать за рыбой. La vieille, je veux atteler le traîneau pour aller chercher du poisson. Le vieillard a pêché tant de poissons qu'il en a pu remplir son traîneau. Starik n'en avait pas tant de rèves qu'il a Le vieillard a pêché tant de poissons qu'il en a pu remplir son traîneau. Quand il rentré chez lui, il a vu un renard couché au milieu de la route. Quand on revient à la maison, on a vu les sites les, les Quand il rentré chez lui, Il a vu un renard couché au milieu de la route. Le vieillard est descendu de son traîneau et s'est dirigé vers le renard qui restait immobile et faisait le mort. Starix les s'anis et n'a pris la clécyte qui restait pas de vie et le mort. Le vieillard est descendu de son traîneau et s'est dirigé vers le renard qui restait immobile et faisait le mort. Quelle ma vieille, pourra se faire en col pour sa pelisse. Votre auteu, ma starouche, s'amorce, peut-être faire un col pour ma vieille, pourra se faire en col pour sa pelisse. La vieille femme s'est approchée du traîneau, mais elle n'a vu ni col, ni poisson. Starouche auparavant, mais elle n'a vu ni col, ni poisson. La vieille femme s'est approchée du traîneau, Mais elle n'a vu ni col, ni poisson. Elle s'est mise à injurier le vieil homme. Elle s'est mise à injurier le vieil homme. «Ah, le vieux, voilà comment tu t'es moqué de moi. Ah, Staric, vote quand tu n'as demandé pour Ah, le vieux, voilà comment tu t'es moqué de moi. Le vieillard a compris alors que le renard était bel et bien vivant. Staryk понял тогда, что лисица была совсем живая. Le vieillard a compris alors que le renard était bel et bien vivant. Il en a été fort ennuyé, mais que faire? Он был этим очень раздossадован, но что поделешь? Il en a été fort ennuyé, mais que faire? Un malin, un malin et demi. Périchitri-le. Un malin, malin et demi. Le renard a été malin comme un singe. L'écite se blâchitra comme un Le renard a été malin comme un singe. Le cours est fini. Votre c'est à ce Le compte est fini. Chers auditeurs, notre premier rendez-vous avec le français touche à sa fin. Deragé radioslouchutile, nasse perve stricke s franskoskem gjesekom padkøyde kansu. Chers éditeurs, notre premier rendez-vous avec le français touche à sa fin. Nous avons quelques prières à vous adresser. À moi, je ne vas pas prasite. Nous avons quelques prières à vous adresser. Dessinez, s'il vous plaît, le renard, le vieillard, la vieille femme, Le traîneau et beaucoup de poissons. Donnez un titre à chaque dessin en français. Нарисуйте, пожалуйста, лисицу, старика, старуху, сани et много рыбы. Дайте каждому из ваших рисунков название по-французски. Dessinez s'il vous plaît le renard, le vieillard, la vieille femme, le traîneau et beaucoup de poissons. Donnez un titre à chaque dessin en français. Présentez-vous et dites où vous apprenez le français. Présentez-vous et dites où vous apprenez le français. Indiquez les jours de la semaine quand vous avez vos leçons de français à l'école. Ou quand vous Когда у вас уроки французского языка в школе, indiquez les jours de la semaine quand vous avez vos leçons de français à l'école. Au revoir, chers auditeurs, et bonne chance! До свидания, дорогие радиослушатели! Желаем удачи! Au revoir, chers auditeurs, et bonne chance! Au revoir, chers amis! До свидания, дорогие друзья! Au revoir, chers amis! A bientot! Da skåre streche! A bientot.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 Jamais plus, je ne te dirai Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps m'a m'apparaît très long Moins de la maison, j'ai pensé à toi ba ba baba ba, ba.